passer une heure ensemble dans l'odeur du son. Comment vas-tu en ce lundi 18 janvier Nous sommes en direct, il est midi 2 précisément. Je suis super contente de te retrouver dans cette troisième de l'odeur du son, émission Concept sur Radio Guimoso. Et que va-t-il se passer eh bien Je ferai le relais de quelques infos locales, te sortirai de mon chapeau quelques disques chouchous. Deux de mes chroniqueurs sont aussi au rendez-vous. Aujourd'hui, nous entendrons Anne-Sophie dans les pieds dans le plat et Big V avec son slayard Slam d'Actu Big V qui est déjà dans les studios d'ailleurs car il lancera son Slam en direct, il a pas froid aux yeux le garçon Et bien entendu, et eh bien euh, l'essentiel c'est le cas de le dire, hein, dans les studios avec moi, et eh bien des invités euh, Il est grand temps d'ailleurs euh, de euh, les accueillir ces invités euh, Mousse des studios Airplay, accompagné s'il vous plaît de Jessie Matador aujourd'hui Bonjour tous les deux Bonjour bonjour Comment ça va Ça va, ça va très bien <rire> Oui ça va, on est bien, on est très très bien La vie est belle Ah bah c'est super ça, merci beaucoup d'être présent dans cette émission aujourd'hui Alors auditeur, ne t'inquiète pas, on va tout de suite te planter le décor Jessie surtout, si je dis une bêtise, tu me fais signe, tu cries, te lances pas dans la vitre Ça risque de faire des dégâts, mais voilà, tu tu me tu me dis En 2001, tu débutes une carrière de danseur avec un mélange de hip-hop et de Ndombolo Est-ce Est que je le dis bien On dit, on dit Ndombolo. Ndombolo Ndombolo, voilà Ok, tu vas me donner des cours <rire> Alors forcément, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai cherché... Euh, le Ndombolo, c'est une danse qui vient du Congo, un dérivé de la rumba congolaise et du soukou qui a connu un engouement et succès à la fin des années 90 et au début des années 2000. Ensuite, euh, tu continues ta carrière en rejoignant le groupe Les Coeurs Brisés, ce qui permet de te lancer dans la musique. Avec ce groupe, tu parcours une partie du monde. Ouais. Ouais, c'est ça. ça. En 2005, tu décides de monter ton propre groupe qui se produit lors de gros événements euh, comme en première partie du collectif Magic System quand même s'il ouais. vous plaît. En 2008, tu sors un premier single qui va rencontrer cette fois un succès fou, euh, Décalé Godard, un mélange de hip-hop, de zouk, de dance ou encore de musique latino. Ce succès, il te permettra de sortir un premier album. En 2010, tu représentes la France lors de la 55e édition du concours de l'Eurovision avec ton titre Allez Hola Hola. Tu sortiras d'autres albums ensuite Aujourd'hui, tu es venu t'installer à Remiremont En octobre dernier euh, Non, euh, je suis arrivé ah en, en décembre En, en octobre, je t'ai venu, en octobre, c'était pour un événement ah. Avec la DMA, on était à jury Pour euh, le trophée Remiremont Ouais et après, ben, je suis arrivé par la suite. en fait Je suis arrivé le 1er décembre. Disons qu'en octobre, c'est là qu'on qu a un petit peu mis poser les bases. J'ai fait le plan de travail par rapport à la suite. Et après, je suis arrivé en décembre. Ok. Tu as plein de projets ici à, à présenter. On va en parler euh, tout autour de cette émission. Avant que l'on en parle plus en détail de tes projets, justement ben, je te propose que l'on plante le décor, cette fois en musique, avec ce premier succès. Euh, Décalé Guada, ouais, t'en ouais. penses quoi Allons-y, allons Allons-y, allons ouais. allez c'est parti, à tout de suite auditeurs. Elle le voit dans elle elle le voit dans elle elle le voit dans tout tout tout elle le voit dans tout tout on va elle le voit dans tout tout elle le voit dans elle elle le voit dans Dekale gwada, dekale gwada, de les sao. Tatiki Berni. Unaltes, apuna mi, pobuna mi, pobuna mi. Jessie Matador sur Radio Guémoso Jessie Matador qui me fait l'honneur d'être présent avec nous accompagné de Mustafa des studios Airplay sans qui cette émission n'aurait pas eu lieu merci beaucoup à toi Mousse ah, bon. <rire> Petite info locale en passant ne manquez pas ce jeudi 21 janvier à 20h votre séance de ciné virtuel proposée par le cinéma L'Antracte de Vanier la séance rencontre exceptionnelle du film cas contraire le film avec la réalisatrice Sarah Marx et les deux acteurs révélation César 2021 Sandor funtek et Lorena Tellier. Un chat sera mis à ta disposition, auditeur, pour que tu puisses poser des questions à la réalisatrice et aux acteurs-actrices. Toutes les infos sur la page Facebook du Cinéma L'Entracte de Vanier. Alors, on revient eh bien à nos moutons, j'ai envie de dire. Si vous êtes venus tous les deux, Mousse et Jessie, eh bien, ce n'est pas pour rien. Mais d'ailleurs, euh, avant de commencer, comment vous vous êtes rencontrés tous les deux ha On se connu il y a plusieurs années. En fait, j'étais venu pour un événement, oui euh, ici, et euh, de là, derrière, je crois qu'on était parti on, on a passé beaucoup de temps dans l'événement Et après, okay. après, on a beaucoup parlé de musique On était parti, après avait un euh, par loin d'ici On était parti se poser, puis on commençait à parler un peu de nos vies On parlait un peu de musique, tout ça et On a vraiment une vraie connexion Et on savait qu'un jour allait il laisse passer quelque chose. Je savais qu'à l'époque c'était peut-être pas le moment parce que euh, moi j'étais j'étais encore j'ai encore à Paris je crois, enfin j'étais loin, il y avait des, des choses en feu sur le feu mais je savais que vu la connexion qu'on avait, la synergie qu'on avait avec aussi Daniel de, de la DMA, je savais oui. qu'un jour on, on serait amené à, à, à travailler ensemble sur un, un, un gros projet et ce projet est arrivé donc aujourd'hui on, on est on est on va dire les comme des le doigts de la main. Ah c'est oui. cool ça. Oui. Une belle équipe. Ouais, ça, euh, avec Daniel que l'on salue Ouais, voilà, donc Daniel Ndao, euh, président de l'association Danse euh, Modern Academy, et c'est vrai que c'est à travers aussi les stages euh, de danse que, que, que Jesse venait très très souvent donc, euh, sur Mirmont. Et donc voilà, au fur et à mesure On a vraiment créé ces, ces liens Qui sont maintenant très très très très amical Et de passion, des passionnés aussi ouais. Et donc du coup c'est ce qui a créé cette, cette synergie entre la danse Et la musique, euh, donc avec nos studios aussi Et également un troisième acteur Dorian Madaluno qui est aussi le compositeur ouais. Il y a eu une euh, Voilà, il y a une belle rencontre C'est bien de rencontrer des gens avec qui tu parles la même langue Tu sais, avec ça. qui tu es connecté Ça, ça fait plaisir Vous êtes venu car un son est né hein, Je suis blasé Ce son il a vu le jour grâce ou à cause euh, Du confinement dit grâce ou à cause là je dirais, je dirais un petit peu à cause Parce que euh, c'est vrai que nous on a fait sur, sur Un délire un, un peu fun Mais ouais. je dirais cause parce que malheureusement Il y a beaucoup de commerçants qui ne peuvent pas rouvrir ouais. Malheureusement il y a beaucoup de familles qui dépriment Malheureusement ouais. il y a beaucoup de personnes dans dans, dans dans la précarité Donc forcément je dirais à cause Mais on a voulu me dénoncer tout en en, en en humour sans violence tu voilà. vois dénoncer en, en, en humour et souvent euh, je pense que les meilleurs les meilleurs messages passent toujours par euh, par la musique ou par euh, par la par euh, comment dire par, par, par des voix pacifiques voilà oui. c'est un peu dans dans, dans ces fruits là C'est mieux entendu quand on le fait avec le cœur qu'avec euh, la colère ce son il a été travaillé et enregistré au sein de T studio mousse oui, ça, On en ça. parle Oui, franchement <rire> alors, on l'a on, on ben, comme Dice va vous le dire je pense très voilà on travaille sur, un, sur, sur son prochain album sur album là. et mmh. du coup on a on a on travaille des morceaux et euh, voilà un soir, on soir on, on interlude on, un, on, ah bah, est... tiens, mis, on instruit la qu'est-ce qu'on pense il me fait écouter ah c'est pas mal et, et je commence à lever tête au ciel et, et ça sort tout seul en fait bah, Je suis blasé en fait bah, Du coup et cest dire qu'on l'a écrit en 10 minutes ouais. Chacun donne des idées Moi aussi dit on, on se cassait des barres Parce qu'on dis, dit ça <rire> On rigolait, on rigolait Donc cet écrivain C'est vraiment créé rapidement c est, c est, Et souvent Mes plus gros succès c'est des morceaux qu'on t'écrit comme ça. Ouais. fois quand on quand on réfléchit trop sur un morceau ouais. ou sur un sketch et compagnie, et ben quand on va trop loin, c'est trop loin, c'est trop, trop en fait. Ouais. les gens aiment la simplicité <rire> c'est là qu'on fait les qu'on fait les, les meilleures choses. On ouais. amène la good vibes en plus avec ce son, ah, c'est incroyable. Non, moi, pour moi ça va être... Tu vois, souvent, souvent en studio, il y a des moments dans, dans, ouais. dans sa vie. Vois, des petits moments comme ça. Ça vient et ça part. Ouais. Et franchement c'est ce... on rigole où on sait que ça va rester à vie dans, dans notre pendant cette période de de, de pandémie c'est un des moments que je vais garder quoi je sais que ça ça va me relier à ce morceau oui. à, cette, oui. à cette nuit qu'on a passée oui. a bien, et surtout avec le message qui voilà qui on, on avait besoin aussi nous de nous exprimer de, de s'exprimer et on a voulu le faire franchement dans connexion bien. et, et ce sont des moments magiques qu'on retrouve pas souvent malheureusement en studio quand oui. on travaille beaucoup on est très et là du coup là ça c'est vraiment mais ça, ça fait du bien. Et grave et sincèrement, je m'attendais pas à un, à un tel retour. Moi je moi je quand, je quand je, quand je sur Spotify, on est à 70 70000 écoutes déjà. Mmh. Ouais. Alors que c'est un truc qu'on a fait délire, on l'a mis comme ça, mmh. Mmh. on l'a mis sur sur Facebook, on est déjà à, as, presque 50000. Euh cas, ouais, plus de après, 000, plus, 000, 50 là, 50 sur Facebook là, la, de de de fait, de de la petite vidéo que j'ai fait en plus studio. C'est génial. c'est vraiment bien, c'est cool. Tu vois tu vois la de vidéo là. c'est c'est exactement ça, c'était Exactement ça mais encore il encore là c'était calme parce que il <rire> y a des moments où on se casse des barres et non j'étais par terre <rire> ouais. c'est peut-être pour ça que ça marche aussi la, la spontanéité c'est euh, ouais. ouais. euh, sans filtre et c'est peut-être pour ça voilà. que ça percute et que ah. les gens ils suivent il y a ce côté sous spontané sans prise de tête qui ça, fait que ça. les gens ils accrochent quoi ouais, c'est ouais. sans filtre et c'est pour ça que ouais. ça donne un peu de bonne humeur aussi ouais. un peu de soleil comme tu dis euh, dans une ouais. période assez morose et c'est euh, pour ça que ça cartonne et on espère que ça va cartonner encore plus il faut faut péter le million du coup moi ça nous a fait plaisir surtout voilà on est... <rire> franchement là franchement ça ne m'a fait trop je sais pas c'est voilà j'en ai même des frissons parce que vraiment vraiment là, vraiment cette soirée elle était était, elle magique. était, elle était magique et même, même ce qu'on vient en ensemble parce que en ce moment on travaille sur mon album ouais j'ai envie de te dire envie, fois, en, en fait j'ai envie de crier ah, Regarde ce qu'on fait j'aimerais vraiment Faire écouter tout de suite mais faut attends que ça sorte mais <rire> vrai que des, on a une vraie connexion mm. euh, on fait des vrais morceaux et même dans la direction artistique même dans les morceaux même dans les écritures même dans dans le mood de l'album waouh c'est magique ce qui se passe quand ouais. de se c'est magique c'est pour ça que je me dis que à chaque fois qu'on est comme studio je vais faire des vidéos je vais filmer pour garder ces moments là en fait bah, soit, parce que c'est on est en train de vivre un truc, un, un truc magique Ouais. Carrément carrément J'adore le moment où tu, tu, tu vois tu... ah, J'ai adoré ouais, Je l'ai regardé Je pense qu'il y a 10 000 vues où, Au moins c'est moi ouais, C'est ah, comptabilisé qu'une fois ah, C'est bon à savoir ça, ah oui, ça y va, hein Il a vu le jour quand Alors du coup ce premier son Vous l'avez écrit quand Pendant le premier confinement C'est ça énorme, Le deuxième quoi, semaines, oh, Ça s'est fait tout Tout ça s'est fait en quelques jours ouais. ouais, direct. la, la vidéo, c'était en même temps qu'on l'enregistrait. Ouais. Euh le mix s'est fait vite euh, mmh. 3 2 jours après, on a juste l'a mis en l'a mis en ouais. vente. Et voilà, non franchement, il n'y a pas eu de, de, stratégie. Ouais, ouais, pas de, pas de stratégie. stratégie, il y a stratégie. Qu'une stratégie. pas pour, pour te dire, on a on a là on, on travaille sur l'album, mais on a, on, a, on, a, on pense à l'après, on l'a pas encore préparé l'après. J'ai l'air qu'on n'a pas encore la T presse, on a pas encore tout toute l'équipe de promo, on l'a pas encore. Pas encore. Pour te dire à quel point c'est vraiment on l'a fait Ah, c'est ah, bien, bah, viens, on sort c'est viral on s'en fout, on envoie sur TikTok compagnie voilà, voilà. Et c'est pas comme le mort dehors comme ça. Et on a ah, envoyé puis c'est cool et du coup, coup, coup l'ambiance quand elle allait, ouais. on, on, on va transmettre tout de suite. Ouais. Ah, je comprends. Et, et, et il ouais, y a plein de vidéos, dingue, de dingue, vidéos TikTok, c'est dingue. Ouais, TikTok il y a plein de vidéos, des centaines vidéos, TikTok et tout, c'est cool. Mais justement devant le succès rencontré pour ce titre sur TikTok, vous allez bientôt donc réaliser Le un clip et pas n'importe lequel le clip ce concept je cite et eh bien c'est que les gens se filment à la maison seuls ou en famille à capella dans un genre humoristique pour rester justement dans ce mood dans cette good vibes auditeur c'est le moment où tu participes tu envoies tes vidéos à l'adresse que tu m'as donné la dernière fois oui, je peux oui, je peux le oui. dire oui, tu peux tu peux r-du-6 <rire> playprod arroba zoutlook par 8 transferts oui, voilà. et tu auras la chance d'apparaître sur le clip du nouveau titre de Jessie Matad quand même, pas de panique, je te noterai ce contact avec le podcast de cette émission voilà, mais c'est moi qui, vraiment, qui vous remercie c'était vraiment la continuité de, de ce morceau en studio, on veut que cette joie se ouais. répartisse partout et puis qu'il nous envoie les vidéos et voilà, donc c'était aussi un, un moment de se retrouver ensemble mais voilà. carrément et puis c'est génial de voir les gens qui tu vois chacun amène sa petite touche ça. on a tous notre humour à nous et voilà ça va faire un beau mélange et vraiment on vous remercie alors eh ben on, on va l'écouter euh, yes. ce titre je voulais garder le suspense mais bon c'est trop tard il est déjà dispo sur les plateformes de téléchargement légal Je suis Blasé et Jessie Matador c'est maintenant Le spectacle n'y je me prépare pour mon TikTok car j'ai pété ma télé, le Covid fait tout fermer. C'est ces mecs qui trinquent. C'est pas l'argent du 25 qui va combler le de la sécu, ils brazés, je suis blasé. De faire des actes J'ai moi les pas, ça m'soule de prendre piss avec un mec, je suis blasé, je de des attestations et paraît qu'on peut sortir mais pas une confirmation, pas parler, parler. Quand a des de brotons, j'attends saison et à 20h, des infirmières, je te pose mon perche à l'hernette pour que est-ce que j'peux lui dire C'est depuis confinement qu'elle s'est la farine pour faire des gâteaux à la maison. <rire> Ça donne la pêche ce son, <rire> je suis blasé Jessica Matador sur Radio Gemoso. Euh Jessie, tu es donc venue t'installer à euh, Remiremont pour donner euh, entre autres des cours de danse mais pas que, hein, on l'a bien ouais. compris au sein de la danse moderne Académie. Juste avant d'en parler, eh bien je crois que il me semble, hein, il me semble que c'est que c'est l'heure du dessert, non Non Oui. Dessert, l allez, l'heure. Ouais, l'heure du dessert. Ouais, oh, C'est le moment de mettre les pieds dans le plat. Bonjour Lya, bonjour à toutes les auditrices et les auditeurs. Aujourd'hui, je vais vous présenter une super recette de topping au chocolat. Elle sera idéale pour recouvrir vos cupcakes par exemple. Et ce glaçage au chocolat a une petite particularité. Enfin, je devrais dire plutôt un ingrédient assez particulier puisqu'il contient de l'avocat. Et pourtant, l'avocat étant un fruit, il se marie hyper bien avec le sucré. Je suis persuadée que vous allez tomber amoureux et amoureuse de sa texture ultra-onctuose. Pour ce faire, vous aurez besoin de 60 g de cacao non sucré, 60 ml d'eau, un avocat bien mûr puisqu'il faut pouvoir le mixer facilement, 150 g de sucre glace, une cuillère à café d'extrait de vanille et une pincée de sel. Dans un premier temps, on va mélanger les ingrédients secs, donc c'est-à-dire le cacao, le sucre glace et la pincée de sel. Pour la suite, vous aurez besoin d'un blender ou d'un mixeur plongé. Dans le bol, versez les 60 ml d'eau, la cuillère d'extrait de vanille et enfin le mélange sec que nous avons fait juste avant. Mélanger quelques minutes afin d'obtenir un mélange assez homogène. Enfin, couper l'avocat en petits dés et l'ajouter dans le bol du blender ou du mixeur plongeant. Mixer à nouveau quelques minutes et vous obtiendrez une texture fabuleuse. Un glaçage qui se tient parfaitement bien avec une superbe couleur noire chocolat et une saveur à la fois douce et corsée. Placez le glaçage dans une poche à douille et laissez-le reposer environ 30 minutes au réfrigérateur. Alors maintenant, à vos spatules et régalez-vous Merci et à bientôt Miam, merci Anne-Sophie, il était bien ce dessert oui, Ça met en appétit <rire> Carrément Allez, je le disais juste avant, Jessie Si tu es venu t'installer à remiremont C'est aussi pour t'investir au sein De la danse moderne Académie. Remirmont, c'est une ville que tu connaissais Déjà, du coup, tu disais hein, tout oui. à l'heure Tu as déjà animé des stages de danse Des stages de danse, oui, je suis venu plusieurs fois J'ai même fini faire un concert en 2012 ouais Je crois que c'était le premier concert de la, de la DMA et euh, donc du coup j'ai un, un lien particulier Avec avec la DMA euh, Daniel c'est un frangin, même, même ses frères Que ce soit Sirat, que ce soit Baïdi On a est devenus devenu une famille Donc du coup, euh, bah, moi des fois des fois Je me marche marche dans, dans, dans la ville et je me dis Putain j'habite ici quoi Et dire que quand je suis venu là, il y a peut-être pas combien d'années J'aurais jamais pensé euh, J'aurais jamais imaginé que, que je m'installerais ici Et ben franchement, oui. j'ai beaucoup déménagé Et je me sens super bien ici bah oui carrément. Et c'est ça qui est bien ça, ça, ça doit vachement le changer quand même Oui, oui, c'est vrai que bah juste avant avant de venir ici, j'étais à Nice. Ah oui. Appartement avec vue sur mer. Ah oui. C'est c'est pas mal mais c'est pas le même c'est pas le même mood. Ouais. C'est pas le même mood. Là je là je trouve qu'en fait ici en fait euh je trouvais qu'en fait à Nice, c'était j'étais dans un coin où un peu déconnecté, un, un quartier assez assez assez clos euh clos euh où euh, enfin on est un peu déconnecté de la vie en fait parce fait en plus il fait bon jusqu'à jusqu'à super tard. On il y a Pas problème de voisinage C'est vraiment Donc du coup Pourtant à Nice il s'est passé des choses Il y a eu des attentats Il y a eu le système On a l'impression qu'on n'est pas concerné Ah oui C'est un petit peu En dehors quoi En dehors ouais. Et, et, et, et euh, C'est pas moi en fait Moi j'aime être proche des gens preuve de la vie preuve de ce qui se passe et, et là en, en arrivant ici ben voilà je suis en plus je fais des plans d'interview donc forcément voilà je vois des gens quand je sors je, je côtoie des gens donc du coup c'est mieux je trouve que c'est ça me ressemble plus voilà okay. quelqu'un d'ouvert qui qui suis ouvert qui aime beaucoup beaucoup délirer beaucoup tout, tout ça donc ça me ressemble plus Tu as vu plus de complications du coup t'est venu au moment où il neige le plus. Ah ça. Je je je de respirer euh, le, le le bon air. Ah bah tu m'étonnes. Tu as déjà testé les, les pistes de, de ski là Je suis parti à Garmay hier. Et alors C'était pas mal. mal. Est-ce que tu avais prévu t'appeler dans le coffre <rire> Non, par contre, j'avais les j'avais les bonnes godasses pour pour pas avoir froid aux pieds. Ouais qui m'étonne vaut mieux beau mieux. Tu amènes avec toi au sein de la DMA un nouveau style de danse, L'Afro New Style et cette fois eh bien c'est toi qui nous explique l'histoire ouais. de cette danse. Bah la Fro Style c'est la danse en fait si tu veux. Euh, moi j'ai grandi en dans, dans, dans, dans une cité à, à Paris. Ouais. Et tu sais dans souvent dans les quartiers, on a plusieurs influences, c'est dire que le voisin du, du, du premier euh, moi je sais que le, nos voisins à côté, il y avait il y avait des ivoiriens, il y avait des camerounais il euh, y avait des il y avait des juifs au étage du, du dessus et des marocains et de tout ouais. fait, dans, dans mon immeuble et du coup on était un peu comme une famille on allait manger chez les uns et les autres je me rappelle que le vendredi on allait chez chez nos amis parce qu'ils pouvaient pas mettre la lumière tu sais Shabbat donc on allait appuyer pour eux viens viens chez moi viens appuie et toi j'y comprenais pas quand j'étais petit je dis pourquoi on me demande d'appuyer mmh, mmh. et mmh, j'ai mmh. compris et du coup euh voilà et comme on, prend, comme on mange un peu chez chacun on a, on a ce, ce rapport là donc du coup ben on s'imprime un peu de de, de de toutes les cultures et moi, dans ah, le groupe génial. où j'étais, c'était un truc très, très, très afro, très boulot très soukousse. Et moi, j'ai dit non, moi, moi aujourd'hui, euh, c'est pas ma musique. Moi, je suis, euh, je, mon, mon discours à part, c'était moi, je suis autant congolais que juif, que, que, que marocain, qu'ivoirien, qu que togolais. Et je veux tout mélanger, dancehall, euh, tous ces trucs-là, <rire> dancehall, tout, toutes ces musiques-là, et en faire l'afronostale. C'est-à-dire que c'est vraiment, on part sur une base afro, oui. mais la danse... Et de toutes les influences, Il Influence salsa, hip-hop, dombolo influence tout. On va sur vraiment un mélange vraiment là, voilà, la musique, la danse, la musique du métissage. Mais la première fois, c'est pas seulement la danse, c'est aussi la musique. Oui. Quand tu écoutes des caléguada, euh, mini kaolé, euh, zumba, olaolé, tout ça c'est de la fro style. Enfin fait, oui. parce qu'il y a toujours ce, ce truc qui va te rappeler la touche afro. Ok super, quand est-ce qu'un jour tu es tombé dans ce grand bain de la danse là Parce qu'on voit que tu es super passionné musique, danse, vraiment tu le vis à l'intérieur de toi, ça ça se sent Quand est-ce qu'un jour tu t'es dit, c'est ça que je vais faire bah, à, la, à la base moi j'étais dans, dans des groupes, mais j'étais encore à l'école euh, Je crois que c'est, euh, c'est en fait, c'est après après avoir fait ma première date, c'était à mes 18 ans en plus, j'étais aux Unis de Rouen Je me suis dit qu'il y avait un truc à faire, et, et comme je me suis dit quelqu'un qui, qui, qui aime bien aller au bout des choses Je mets je mets d'abord investi au début quand on s'investit un petit peu, on danse c'est comme le foot. Au début, ça reste un peu très très très très corporate. Mais au bout d'un moment, tu dois faire le sacrifice. J'arrive à un stade où le dimanche, C'était ou répétition de danse ou ou entraînement foot. Ah oui. ou non, ou match de foot. Sauf que quand tu vas jouer au foot, tu as un coach qui est là qui va te fatiguer. Eh, ah, vas-y, espèce de connard, cours. Ah, <rire> l'autre côté, tu as un groupe, il y a que des filles, c'est bien et des gars, donc c'est ah, les gars, à mon nom, c'est des choix qu'on fait. Et plus tu avances dans la vie, puis tu te dis euh qu'est-ce que je fais dit, je suis trop avancé pour arrêter maintenant. En ouais. fait, c'est ça comme un échec. Donc au temps bout des choses, j'ai voulu d'abord chanter et quand je me suis machanté, j'ai dit bon, ce que je fais Au moins je sort un single que je pense au moins à la télé et après, j'aurais pas fait ça pour rien après je m'arrête. Tu sors ton premier single, tu passes à la télé Bon, ok, non, quand même, il faut que j'ai un disque d'or quand même Ok, euh, disque d'or Ah euh, Non, là, par contre, bon, là, c'est la from style Il faut que le monde entier le voit le connaisse Et après, c'est bon, je peux me dire que j'ai fait mon taf Je me retrouve à l'Eurovision 2002 ans après wow. Après, voilà, en fait, c'est juste ça en fait. Au moins, je peux dire que si je m'arrête Et eh bien, voilà, j'aurais fait les jusqu'au bout J'aurais pas fait tous ces sacrifices pour rien Est-ce que tu t'attendais à ce succès à vivre toutes ces expériences dans ta tête est-ce que tu t'es dit voilà si je commence euh, j'arriverai là ou est-ce que vraiment tu t'es laissé porter et tu t'es dit waouh wow, ça, ça fonctionne là non pas du tout pas du tout euh, franchement euh, je, je non franchement non non sans, sans te mentir non parce qu'en fait c'est des choses moi, à un moment donné ces choses qui m'ont dépassé tu sais pas si tu réalises Ma mère m'a eu à 20 ans. Elle arrive en France à 19 ans du Congo. Tu connais, ils arrivent un peu dans elle arrive un peu comme ça, c'était une pour ses études un peu comme ça comme ça. Et que de dire que son fils se retrouve à, à représenter le pays dans le, dans oui. le pays dans lequel elle est venue chercher sa vie. Incroyable. Rien que ça, c'est je sais pas si tu réalises. Genre que ma mère elle, elle, elle regarde la télé, elle, on a marqué le drapeau la France et elle voit son fils. Tu tu vois un peu le le ouais, symbole. Je... Et, et, et pour moi c'est énorme et moi pour moi pour moi après ça je me suis dit ça y est moi de base je suis un danseur ça y est je pense que je j'irai pas plus haut que ça et mmh. là je me retrouve en 2000, 2018 2019 euh, peu pour un tournage sur un mmh. film euh, mmh. sur un film en, euh, pour Netflix le film Eurovision ouais. on fait le film il sort là il est sorti au mois de juin euh, 2000, euh, 2020 sur Netflix et là je me retrouve nominé au Grammy Awards pour les musiques des films Alors c'est un truc je me dis tu vois alors que moi je vais faire les films d'abord c'est une, une très bonne chose oui. avec Pierre Brice Brosnan Démilo Vato c'est une grosse expérience tu vois mm. et qu'on soit nominé au Grammy Award, je dans ma vie je l'aurais même jamais imaginé tu vois même ça ni les c'est des choses que je n'aurais jamais imaginé en fait oui c'est donc c'est dire que j'ai vécu des choses que ben que impensable oui. comme quand j'ai quand j'étais invité sur l'album des Chekolé Gypsy j'ai eu s'intéresser à moi pour, pour leur album Dit, ah ouais d'accord ouais toi c'est des choses incroyables c'est non j'imagine il faut du recul pour assimiler tout ça ce qu'une fois quand tu dois le vivre sur le moment tu, tu dois juste pas du tout réaliser ce qui non, se passe quoi le moment pour ce, ce moment tu sais, c'est une machine c'est un peu comme, comme un sportif entraînement match entraînement, ouais. match, entraînement ouais. donc, du coup c'est normal et c'est seulement là que j'ai commencé à réaliser j'ai fait leur rebus quand même <rire> j'ai regardé ma prestage me dis oh <rire> est-ce que tu étais contente de ta prestation ah ouais. oui super con était super fier mais, mais tu vois Quand je le regarde maintenant Avec le recul Je me dis oh, C'est moi qui ai <rire> fait ça Ah ouais donc je, je, je commence à comprendre Un peu la réaction des gens de mm -hmm. C'est drôle un peu quand même hein. Ouais, ouais J'imagine Jessie dis-moi C'est quoi le secret Pour un bon pas Un pas réussi D'Afro New Style <rire> Un bon pas là, ouais. le secret Ouais C'est tout est dans, dans, dans les appuis en fait. Dans les appuis et euh, ouais, c'est les appuis hein. C'est tout tout, tout dans les appuis en fait. Genre que si tu as, as les bons appuis, tu pourras tout faire. Mais si tu as les mauvais appuis, le pas en fait, on, on, là on est 5, je vais vous montrer un pas le même pas mais on aura cinq versions différentes ouais. parce qu'on n'a pas les mêmes appuis. Mais si on a les mêmes appuis on, a, on peut avoir le même, le même rendu. Donc c'est là les appuis qui sont super importants. OK. Mous, il a il a Kies, tu l'as déjà entraîné là Non, moi pas trop dans ça. C'est bien, vas-y, je pense que là, je, je, je, je te sens là. Je te sens intéressé, c'est pour ça que je me dis après une inscription là. Mais il va, ah, il, va il va il va il va il va je, je sais que Mousse, on va faire un deal avec moi. <rire> bon regarde, tu vois, tu vois l'album qu'on va sortir là Si l'album on fait un disque d'or tu fais tu viens faire un cours de danse ah. avec nous et tu truc c'est c'est costaud comme c'est un gros challenge. C'est un deal là. en vais... eh, C'est un deal, un deal, un deal, un deal en direct là. Je vais d'abord en référer à mon médecin. C'est Si c mon médecin deal. dit que mon dos est, est pratiquable. C'est un deal, il y a moyen. Mais Allez. Ah moi j'ai comme, comme l'école moi. C'est mon médecin. Qui en pleine santé voilà. mon voilà. On verra. Tu proposeras d'autres styles de danse au sein euh, des cours que tu donneras à la dma bah, en, en fait c'est vrai que la première c'est tellement varié ouais. ça ça comprend la zumba ça comprend la ouais. c'est tellement varié même en, en temps de musique c'est à dire qu'il y en a qui ont et des profs qui font que hip hop que ceci que cela moi je fais entre la première style mais il y a des steps que tu vas retrouver dans chacun des, dans, dans chacun des cours moi par contre moi je pourrais faire ce qu'ils font les autres profs mais nous ne pourront pas faire ce que je fais. <rire> tu vois c'est ça la différence combien de temps il t'a fallu d'expérience pour en arriver à ce niveau là d'aujourd'hui Waouh, moi j'ai commencé à danser en 2000, ou en 2001. Donc euh, je pense au fil des au fil des années en fait. Mmh. C'est fil des années, c'est tu, tu grandis, après tu, tu tu apprends à connaître ton corps. Oui. Tu sais qu'il y a certains peut que tu pourras pas faire si tu as pas une bonne ceinture abdominale par exemple. Oui. Si tu as pas de bons appuis, si tu pas Il y a plein de choses en fait qui jouent. Il y a le poids qui joue, il y a a non, non pas pas forcément le poids parce que les gens qui sont tout dépendent de ta souplesse mais il y a pas mal de choses que j'ai que j'ai eu à comprendre enfin fait. tu sais que pour réussir ça il faut que j'ai de bons des abdos il faut que j'ai ça il faut que je respire bien enfin il y a plein de, de techniques. Oui et tout ça tu les apprends forcément au, au à tes cours à ceux qui viennent dans oui. tes cours tu apprends tout ça la respiration mm -hmm. la souplesse etc La première chose que je leur apprends d'abord c'est d'abord c'est d'abord le mental. Ouais. Je vais d'abord demander est-ce que ça va Pour moi c'est la, la chose la plus importante d'abord est-ce que ça va Pourquoi ça va pas Et eh ben et eh ben ça ça marchera pas, tu vois. Moi chez que moi, j'ai j'ai toujours eu des compagnies de danse, de groupe où je faisais une propre chorégraphie, j'étais le propre chorégraphe et mes danseurs que j'ai que j'ai eu depuis depuis depuis des années. Quand on va en répétition, je ramène des barres de céréales, je ramène des bananes, des bouteilles d'eau. Mm -hmm. tu sais pourquoi C'est gentil. Je pourquoi toi, tu sais pourquoi, non. Non, tu sais pourquoi Parce qu'en fait, quelqu'un qui vient par exemple qui sort du travail ou de l'école Ouais. On cas ses problèmes. Oh putain, j'ai faim. Tu vas, penser, tu vas plus penser à la fin Qu'à la chorégraphie ça, vrai. Donc du coup moi je, moi, je, moi je vais te soulager Il y a à boire, il y a à manger Ok tu es sûr que ça va, tout va bien Ok donc du coup tu peux bosser sereinement Mais si tu viens, on sait pas Tu n'as pas mangé depuis deux jours, je sais pas moi oui. Où il y a ci, où as des soucis par rapport à ci Tu seras pas concentré sur ce que je veux te demander mm -hmm. Et tu vas pas bien faire les choses Et tu vas avoir un point de pas progresser mm -hmm. que, que, que, que je fais que je fais mal mon travail Alors que non, tout d'abord oui. peur de de, de, de ton état d'esprit Si okay. ton état d'esprit les bons tout va glisser ouais. Tu évacues la charge mentale De, de ceux qui viennent C'est super important, ouais. Là, évacuer la charge mentale Et leur donner confiance Parce que quand tu viens danser, il y en a qui sont super timides Il y en a qui ont peur Et l'idée c'est quoi C'est que j'ai c'est comme les gens quand ils viennent, ils me connaissent Ils ressentent en fait l'attention et, et la confiance que je leur donne Et c'est comme pour tout, comme au travail Ton patron, il fait que de t'engueuler Ou tu ne calcules pas Tu fais ton travail sans... Oui, tu vas faire ton travail que tu fais ton travail. Oui, et quand tu t'encourages, par... c'est bien, tu ouais. travailles bien, c'est bien, continue. Ça, donne... ça te donne envie de, de tout faire pour ton pour ton coach, en fait. C'est oui. un peu du coaching mental. Tu donnes ton maximum d'investissement. Voilà, c'est ça. Voilà, tu te donnes à fond, et ça, c'est génial. Oui, oui, oui. Alors, il y a un peu... Euh la question qui tue hein, mm -hmm. mais je suis quand même obligé de, de la poser t'inquiète pas il n' a pas de, de piège c'est court est-ce que tu vas bientôt pouvoir les proposer au vu du contexte actuel là c'est vrai que c'est compliqué euh, ça va être compliqué après je pense que pourreirement on va on va on va fonctionner en, en mode stage plutôt, ouais. pour jusqu'à jusqu'à la rentrée en mode de stage comme ça on sait pas ce qui peut arriver mm. et aussi avec avec des hauts d'une adhésion annuelle ce sera des adhésions au mois dire qu'on va là voilà, les gens payent 20 euros par mois pour l'adhésion comme ça au moins si jamais il y a un confinement ou ou autre mmh. et eh ils peuvent ils peuvent se, se, se, se préserver. Ouais. Et par contre à Chentre nous partirons sur Faites le même format Ou à des gens Je sais pas En tout cas On va ouais. essayer de faire au mieux Et proposer des stages Proposer des choses Un ouais. peu un peu, un peu peu différentes mais oui tu le dis Donc tu interviendras aussi À Chantraine Au vu des nombreuses demandes mmh. euh, J'avoue que j'ai fait Fortement appui Non je rigole <rire> <rire> oh. Mais j'ai vraiment envie De venir assister à tes cours J'ai vraiment bien, en bien. envie De venir Mais j'imagine quand plaisir. même Que voilà il faut euh, ce mental dont tu parles aujourd'hui parce que euh, pour proposer pour avoir envie de proposer des projets aujourd'hui c'est compliqué on sait jamais un petit peu euh, ben, ce que demain nous réserve hein. même nous ici on sait jamais si on va pouvoir continuer ce qu'on est en train de faire est-ce qu'on se lance dans le projet ou pas j'ai envie de vous dire si lancez- vous dans les projets et n'ayez pas parce peur que, parce qu'il ya en fait il faut tu sais pourquoi parce qu'il faut être présent ouais. il faut être présent le jour où euh, on aura laissé ça derrière et si, si tout s'éteint et ben ça on va être triste mais c'est vrai que les gens ils, ils, ils, ils vont vouloir consommer de la culture encore plus oui, oui. parce que là tu vois tu sais quand il y a un manque oui. on le ah ressent oui. malheureusement tu vois là ils sont boulimiques après'est C'est encore, encore plus simple euh, tu fais quoi tu, tu fais quoi si tu as, as pu l'es en rien il okay, y a une crise, il y, y a le Covid, c'est compliqué, couvre-feu, tu fais quoi, je crois si tu crois plus, crois plus en rien, on, tu vas te laisser mourir. C est, c est non, moi je pense bien. que tant qu'on est là, faut faut faire les choses, faut avancer, faut se dire que bah, se demain battre. sera meilleur, faut se battre, tu vois. Moi je sais que paradoxalement, tout le monde va dire que 2020 est une année de merde. Moi c'est une année superbe. Pourtant, je me suis blessé J'ai été alité pendant plusieurs mois Ah non Ouais, j'ai reculé ton nom d'Achille Aïe Mais au final, j'ai quand même fait des de belles, de, de belles choses Des belles rencontres des, des, des, mm -hmm. Une good vibe Donc je me dis, voilà le, le meilleur reste à venir Il ne faut pas se laisser abattre Se dire non. que c'est la merde Moi, tu sais, même sur mes réseaux sociaux quand vais Quand je vais sur Instagram, par exemple Moi, j'y vais pour passer un bon moment Pour me détendre et pour faire rire les gens Les faire penser à autre chose Si tu penses que des trucs Oui On sait que c'est la merde On sait qu'il y a la guerre On sait que c'est chaud Mais si tu tu fais que de le marteler Oui c'est ça alimentes. La sécu Non ouais. tu, tu, tu, cest à que tu, tu vas regarder ton téléphone Tu lui dis putain Tu, tu alimentes Tu alimentes tu voilà La tu peur, Peu peur oui, C'est oui, pas, pas, pas ce qu'on souhaite C'est pas ça C'est pas ce qu'on souhaite Et on a vraiment envie de, de, de, de Ben c'est la guerre On va se battre aussi Mais avec euh, des armes et culturelles armes, nous, voilà. Et voilà C'est pour ça Et en plus j'en profiterai aujourd'hui pour rendre un hommage donc à notre cher ami Rudy oui. qui nous a quitté et c'est vrai que n'est serait que pour pour, pour pour Rudy ben voilà c'est pas que qu'elle soit une perte non plus euh, tu euh, vois toi un peu un peu dépressif inutile et il a montré la voix à beaucoup beaucoup de monde dont moi dont beaucoup et moi j'étais jeune quand j'allais dans oui. son bar et c'est vrai que j'avais vu des, des, des premiers groupes là bas ça m'a donné envie de de, de de programmer aussi à mon tour et tu vois si on si on si si cette chaîne se se seron ouais. et ben on ira où qu'est-ce qu'on va laisser euh, à nos gamins oui. tu vois et donc euh, voilà une forte pensée je euh, pour vous dire donc euh, voilà donc euh, il, faut, il, faut, il faut pas que euh, faut, faut pas que ça soit un acte euh, voilà comme ça et qui, qui passe non, non qu on faut, oublie. Faut, faut on ouais. oublie j'ai pas envie de ça et voilà donc euh, je tenais vraiment à rendre ce, ce petit hommage là merci. et Merci ici, à toi. Voilà. Bien sûr, on, on a une grosse pensée pour euh, toute sa famille et ses amis ouais. avec euh, qui on donne tout notre réconfort voilà. possible. Voilà. Et ben si auditeur tu as envie de retrouver la good vibes, l'espoir, le mental d'acier, si tu as envie de barre de céréales, et ben n'hésite <rire> pas du pour t'inscrire auprès de l'ADM euh, que ce soit à remiremont <coughs> ou à Chantraine, toutes les tranches d'âge sont les bienvenus. Ouais, toutes les tranches d'âge, c'est ouais. vraiment ouvert à tout le monde, Ouais. Voir tout le monde et c'est facile. Après tu sais souvent les gens ils ont sont désapprobés quand tu dis afro, ils pensent que c'est un mec est torse avec un djembé C'est pas ça. Oh. C'est vrai. C'est dans la Tu c'est pas ça, c'est vraiment C'est ce que nous avons dit la télé. Oui, c'est vrai. C'est l'image qu'on nous a donné. Tous les films qu'on a vu. C'est ça. Il n'a pas de dread, il n'est pas torse avec son djembé. Non. C'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment la danse. ouverte. En fait, il y a quand regarder mes clips quand je regarde mes clips, tu vois que tu d'un peu de ce que c'est oui c'est difficile hein. mais c'est incroyable c'est super compliqué c'est très physique bon. j'imagine que ça doit une bonne remise en forme ah, Moi, je... par contre ouais c'est clair qu'après ça ah, tu, oui. vois, tu, peux, tu tu peux perds du gramme quand même Moi, je, viens, je, je viens du monde du hip hop tu vois c'est vraiment toi, tout, tout ce qui est coupole et tout, oui. tout. Mais c'est vrai que c'est aussi difficile Il ouais. oh ouais, faut, faut, faut, faut vraiment avoir le cardio hein. Ouais. Ouais. <rire> Surtout, surtout qu'en général L'échauffement, dès que qu'on commence Les 10 pas... premières minutes sont les pires Après ça passe, si tu tiens ça c'est bon ouais. Mais c'est vraiment pour, pour habituer le corps à l'effort Pour le, ouais. vraiment se chauffer bien C'est important de commencer ouais. par le bousculer Oh là, tu vois qu'un bon petit coup et Après c'est bon Après ouais. c'est bon ça passe Mais quand tu commences Doucement doucement Tu peux bailler jusqu'à la fin Mais là t'as pas <rire> Mais c'est génial Parce que c'est à ce moment là Que tu te rends compte De tes ressources personnelles Que tu voilà. n'exploites pas Tu te dis Waouh mais je peux ouais. faire ça en fait Et ça ça, ça donne une fierté Une euh, voilà une ouais, estime est de soi incroyable De de, de, re, de relever cet effort là mm -hmm. Je te le disais auditeur Si tu veux plus de renseignements Tu peux contacter directement La DMA Ou suivre l'école Sur ses réseaux sociaux Ils mettent réduire Régulièrement euh, Les actus à jour ouais. Juste avant de parler De tes futurs projets J'ai bien compris Qu'il y avait un album En cours là euh, De tes actus On va s'écouter Mes petits disques chouchous mm -hmm. Pendant ce temps Et eh bien c'est l'ami Big V Qui va gentiment s'installer yes. Car tout de suite après Il se lancera Dans son slam d'actu Le sujet que je t'ai donné Que je vais proposer euh, Aujourd'hui Et eh c'est cette expression Que j'en souvent Le monde d'avant Mm -hmm. voilà Il a relevé le défi Et bien maintenant on va s'écouter le groupe Jurassic 5 groupe oh, de ouais. hip-hop Alternatif américain Originaire ça, de ouais. Los Angeles Avec bien. Freedom Et c'est le moment justement d'en parler De cette liberté, un titre sorti de leur album Power in Numbers, leur troisième oh, album Studio sorti en 2002 à tout de suite auditeurs Surtout ouais. ne bouge pas oh. ch Just screw, cause this world is misconstrued Small countries exempt from food, cause leaders have different views you choose. What mean the world to me is being free Live and let live and just let it be let it be Love, peace and harmony, one universal family One God, one aim and one destiny Imagine life without a choice at all Giving a vote without a voice at all These be the problems that we face I'm talking poverty and race But no matter what the case, we gotta Hold on to this field If you would mention the word freedom. freedom. Got people screaming, free will need your job But two out of three of y'all probably be at the mall heated with y'all. The defeated will fall incomplete and unsolved when the word freedom's involved. Yo, my forefathers hung in trees to be free. Rest in peace. Got rid of slavery but still kept the penitentiary. And now freedom got a shotgun and shells with your name. Release the hot ones and let freedom ring. prisoner, Hollywood visitor. Dance for cats segregated on wax. My color got me handy. Cap, Amos, and Andy for the freedom they just won't hand me. Hold on feeling. Heart, body, soul, in your mind It's so true and ain't been hurting so long That's the reason why we named this song Cause it's not a lot of time Your heart, body, soul, in your mind It's so true and ain't been hurting so long That's the reason why we named this song sur Radio Guémozo. Nous sommes tous ensemble pour un super, vraiment un super moment. Merci auditeurs d'être avec nous sur le 107 dans cette troisième de l'odeur du son. Et c'est le moment où je passe le micro à Big V. Il doit être prêt, Big V. Allez, c'est parti. Bonsoir messieurs, dames, chers auditeurs, chères auditrices. Euh, ma chère Léa m'a demandé de vous faire une petite chronique, une petite bafouille pleine de joie et de bonne humeur. Je vous l'annonce de suite, je ne sais pas faire. Euh, alors justement, bah vous nous amenez un peu trop de gaieté à mon sens, Mousset et Jessie, donc on va équilibrer un peu tout ça. On m'a demandé d'écrire sur la vie d'avant. La vie d'avant, c'est vrai que ça paraît tentant. On pourrait même se dire que c'est plutôt séduisant. Mais si, rappelez-vous, je vous parle d'une époque pas si lointaine où l'on vivait comme des fous, où l'on riait à pleines dents. Bon, euh, ça, c'est peut-être que dans mes souvenirs. Je vous avoue que c'est un peu flou et que je parle d'un autre temps qui n'est pas prêt de revenir. C'est pas que ce monde ne tourne pas rond, non. C'est plutôt qu'il devient fou. D'un côté, certains spandent et sont tabous. Et de l'autre, tous les porcs en uniforme sont contents au garde-à-vous. Eh, s'ils veulent protéger, servir, pas de problème, mais... <rire> Dans ce cas là suicidez-vous. Oh, mince, j'ai encore pensé trop fort. Ah, on va dire que j'aime pas les stars. Et oui, dans la reine peut-être matador, mais par contre, pas mal de branlous pour danser avec des stars. Eh hey. Un virus qui tue plus nos libertés que le typhus dans un camp de réfugiés Un virus qu'on doit surveiller par drone Un virus qu'on en fait des tonnes Un virus qui tue et qui profite à certains Ben en fait, euh, le confinement, moi je t'avoue que je le vis bien Forcément, c'est plus facile pour toi quand as les moyens Un virus, c'est pas vraiment pour nous rassembler C'est pas pour nous unifier, tout au plus vers la misère nous mener Divisons Division sindon, séparons tranchons en deux camps distincts sans poser de question. Il y a les pros et les antis, les prolos et les nantis, les méchants et les gentils. Et si tu te permets de plus, et si tu te permets de plus croire, on te fera passer pour conspir. ton masque contre tout, parle peu et ne pense pas. « Ah, ce virus Mais quel précieux don du ciel Déconstruisons au plus vite les restants de notre état providentiel L'important, c'est le consortium, il est urgent que tu consommes Reste chez toi, Capitone C'est vrai que dans le monde d'avant, on croyait à leur symboles et même qu'à Washington, on respectait le Capitole Tandis qu'aujourd'hui, faut un drapeau et des cornes pour une nouvelle nuit de cristal Ouais, mais cette fois-ci, eux, ne jurent plus que par le capital. Donc s'il vous plaît, messieurs, dames, et là je m'adresse à, à tous nos dirigeants Fermons une bonne fois pour toutes les théâtres et les petites salles, les hôpitaux, les écoles Puisque c'est le choix de Macron, il serait grand temps qu'on s'y colle et Je vais pousser l'analogie <rire> La culture c'est bien de la merde, sans le logo vivandi Tu veux de la musique classique Bah va faire un tour à la FNAC et achète du Vivaldi Et tu veux manger plus sainement Ça tombe bien, la famille Méliès, elle aime beaucoup les gourmands <rire> Le monde d'avant c'était nul, il y avait bien trop de concurrence Trop de commerçants malhonnêtes qui faisaient mal à la finance Trop d'artisans suicidaires qui, contrairement à Vinci, ne travaillent même pas pour la France Mais, heureusement que notre président remet un petit peu de justice Ben ouais, peuvent bien crever les sans -dents. Et si ça vous plaît pas, dites-vous bien que c'est bien pire en Amérique Eh oui, attention, faut être Covid validé Et si t'es pas dans le CAC 40 ou un pote au VRP Là, je parlais de votre président. Hein. Tu risques fort de nous exposer. Mais ne vous en faites pas, la Gestapo sanitaire reste là pour surveiller. Ha. Mais quel drôle de tyrannie. Je crois qu'on devient fasciste friendly. Et moi, j'ai même peur de mes voisins, que je pourrais croiser un beau jour dans un joli costume nazi. Enfin bon. C'est pas de parler des martyrs qui nous fera oublier Qu'il est temps pour vous de partir, qu'il est temps pour vous de crever Oups, pardon Peut-être que long le monde d'avant, certaines phrases m'auraient valu des procès Mais aujourd'hui, l'époque débarque quand même, si t'es Michel ou Bronzé Ouais, hey, c'est peut-être un peu radical, mais a priori La matraque, le flashball, le taser et l'autodéfait Ben, ça évite au virus de se propager Merci beaucoup messieurs dames Merci Big bonjour, B bonjour. Merci, top, top Ça résonne ces mots euh, pour vous deux là Ouais. Bon. on, on aurait pu bien faire bien. un chou blasé version hard, tu <rire> ça, ça passait, ça ça passait ah, ah, Tu blasé. peux voir directement avec lui. J'ai message est là. Mais ça, pas, bah, oui c'est voilà, ça c'est le slam c'est le Mais comme vous dites une petite touche d'espoir c'est important aussi il faut euh, il, faut, il, faut, il faut, Bien euh, dénoncer oui. en étant divertissant ouais. c'est important voilà. important ouais, voilà il faut pas aussi voilà il faut pas donner ce message là euh, il faut donner les deux il voilà. faut de l'espoir et, ouais, et surtout ça, ne pas cesser de faire parce il y a aussi il y a aussi un truc faut pas oublier c'est que moi je trouve que tu as raison parce que des fois a trop être gentil des fois on prend pour des cons donc des fois je pense qu'il faut être possible poncher sur la table c'est vrai il faut avoir des moins virulents malheureusement oui. de toute façon l'histoire de la France le montre la, oui, oui. la prise de la bastille c'est exactement ça, ça. et c'est ce qui va venir Par se passer parce que là euh, les, les tu vois moi je, je comprends pas les, les avions sont bondés pendant 8 heures et oui. mais, mais un salle de cinéma pendant une heure au théâtre tu veux pas non, non. alors qu'il y a la place pour pas sur deux mais les avions tu les vois ils sont bondés ma maison leur masque c'est pas grave et puis et, et puis ils vrai, arrivent d'autres pays de, mais un, un avion il est blindé Pour la Dubaï, là, ils prennent tous l'avion pour la Dubaï. Blindé Mais ça, le théâtre, cinéma Non, ouais, c'est pas bon C'est pas C'est pas bon Parce que c'est juste une heure Tu sais, des fois même Quand j'y pense, ça m'énerve J'aimerais vraiment qu'il y ait un mec Qui arrive comme dans les films Et puis qu'il défonce tout <rire> Non, je un, te promets Un Bruce, des fois, un, un, Bruce, Bruce Willis un, mec, ouais. un, mec, un Bruce Willis voilà, <rire> sais, Et qui défonce tout Parce qu'en fait <rire> On nous prend pour des cons <rire> Et à un, un donné, et quand Tu quand tu penses trop C'est ça qui met la colère J'essaie de pas trop y penser en fait Oui non, On va monter une team là On va se mettre des cagoules là Oh non Tu sais tu sais Anonymous mais qu'est-ce que je pense pas non, pas pour moi avoir Non, on le sait, on a dit pacifisme ah voilà Aujourd'hui on passe le message avec la paix non, Mais euh, voilà, on a tellement envie de retrouver ce monde de la culture qui nous manque ouais. tant Absolument. Heureusement, ben, grâce à des gens comme vous, ça mmh. vit encore hein. Mmh. Il y a beaucoup de, de salles de qui, qui proposent des choses alternatives moi, je... ben, beaucoup par... Après moi je vais te dire, Lía, moi j'ai la chance euh, Les artistes ont le droit d'aller en studio Donc on a la chance ouais. de pouvoir mmh. recevoir du monde toute la semaine On est plein et donc voilà donc les artistes sont là ils ont encore comme j'ai dit on prépare des choses et c'est encore une petite liberté qu'on a hein, vois, je, suis, je suis content de, de, de les voir travailler oui, oui. ils sont heureux de venir en studio encore plus qu'avant donc c'est encore mieux donc franchement il faut prendre le kiff là où il est ouais, ki moi, moi j'avoue je kiffe forcément ce c'est carrément heureusement heureusement et nous aussi on kiffe euh, grâce à vous alors JC tu as des projets des exclus à nous donner là <rire> <rire> Bah euh, oui. je pense que la, la, le plus gros le, la pour tous je pense que c'est Ah ouais, wow, il y a tellement de choses. Bah, des choses des choses qu'on fait que le département, des choses qu'on fait avec nous, en quoi personnellement, sur le plan personnel, je pense que c'est l'album, c'est l'album ouais. vraiment l'album, c'est ça, c'est je prends du plaisir à faire cet album là avec des titres qui sont vraiment pas mal et pour le coup en fait c'est vraiment Après, je sais pas trop parler parce que ça va donner un peu Bah ouais. Tu veux garder, ah, un ouais, garder un peu le suspense. Ouais, ouais. Est-ce est <rire> ouais. que est-ce que tu peux nous dire quand est-ce qu'il va il va prendre vie cet album Je pense que je pense je pense septembre. Tu penses septembre. Mais le problème qui se pose c'est que nous on a une deadline on, on aimerait septembre. Ouais. Tout va dépendre après de l'équipe derrière qu'on va qu'on va former de, pour la communication, pour tout ce qui va Mais se oui. passer derrière. Si demain on prend, on prend une équipe pour la com, pour la, on nous dit non, septembre c'est trop tôt, il nous faut tant de temps pour travailler la promo. OK. Ça va dépendre de ça en tout cas pour nous c'est moi bon, on a parlé conceptement après ouais, ouais. Enfin, on sera après ouais, voilà. musicalement nous oh, on est prêt là on a fait la moitié on est, on est déjà à la ouais, moitié ouais. les featuring ils vont tous chacun va poser euh, bien là là dans un prochain jour ouais. Achim restera je de son faire moi en, en solo ou ça qui ça va aller super vite parce que euh, j'ai pas mal d'idées ouais. mais euh, non ça va aller vite ça va aller vite après c'est tout va dépendre après de, du reste de l'équipe et ouais. là vraiment on va vraiment pas se tromper vraiment Merci. en fait euh, s'entourer des, des des meilleurs pour vraiment euh, donner une chance asse cet album de, de, de prendre vie et d'être écouté parce que pour le coup mmh. ça va pas être en en fait moi je pense que la crise a aussi euh, nous a tous fait grandir. Oui. Donc forcément on voit la vie différemment et je, je pourrais pas sortir un album comme j'ai fait il y a 10 ans par exemple ou comme j'ai fait récemment parce que avant avant il y avait pas de covid d'assistance, on était là on fait nos vies on fait nos vies on chante s'entendement voilà lui il fait ça lui il fait ça moi je fais que du du du, du pour, pour faire la fête et aujourd'hui j'arrive à un âge où non euh, J'ai la chance d'avoir une audience Je me dois de dénoncer certaines choses Je me dois de parler de certaines choses Et de conscientiser ouais. On m'a toujours dit Jesse le jour où tu rêveras conscientiser Là tu verras que tu auras une plus grosse audience et moi je dis ah, mais non mais c'est pas mon truc Chacun chacun son domaine Moi je veux seulement être dans, dans le festif Et j'arrive à un âge où j'ai besoin de le faire Ok, c'est la sagesse ça je... C'est ça Ouais je pense, ouais, pense ouais. C'est un peu l'album ça C'est un peu... ouais. complètement l'idée de l'album ouais, en fait Combien de titres 12 12 ouais. Donc tu nous l'as dit, sans ouais. vouloir peut-être Mais il y aura des feats ouais. Ouais. Ah, oui. Des gens du coin, des gens d'ailleurs euh, Des gens <rire> Merci. C'est professionnel, c'est en fait ça va surprendre. Je pense qu'on m'attend pas ah, yes. ça vraiment, c'est vraiment ça va vraiment surprendre. Ah. Et dans et dans les et dans les sujets abordés et dans les featuring, on va dire "Oh ouais. Ah bon Hein quand tu vas voir l'affiche, je vais dire "Oh, avec lui mais, mais ils ont chanté quoi, <rire> quoi Tu vois Tu vois le okay. dire, "Oh, mais qu'est-ce qu'ils vont chanter ensemble lui et lui Mais ça n'a rien à voir. C'est ça que je veux créer vraiment le waouh. OK. À, à, attiser la curiosité. Mmh. Super, tu viendras nous en parler De la bien sortie sûr, de cet album Bien sûr, bien sûr Super Mousse, as des exclus, oui. toi Des trucs à nous donner, là euh, Que dire de plus <rire> euh, Non, non, c'est... DC a tout dit hein, euh, Sinon, nous, voilà C'est vrai que notre... Euh, le studio, il y a encore plein d'artistes Qui sont en train de, de, de préparer leur projet Ouais et euh, donc voilà Donc on prépare aussi Les, les, les lives On a le, le live De Steven Savy donc tu connais très, très bien ouais, On se prépare Super artiste Pour la, pour la, pour la réouverture Parce que c'est ce sont Des artistes de scène Ils ouais. ont besoin de scène Oui carrément Et donc voilà Donc tu, tu, tu connais l'esthétique Et oui Et on attend euh, Facialement Que ça s'ouvre Et qu'on puisse euh, <rire> bah, Défendre l'album Bah euh, on sera les premiers ici hein. voilà et puis les promos la promo elle a été coupée en plein Covid on, on l'a soutien plein' vide oui. donc voilà donc on, on attend juste que ça va tout est prêt pour pour, pour pour ça et en même temps jesse et d'autres oui. d'autres artistes qui qui nous ont rejoints et donc ça fait super et puis mmh. on, a, on a encore aussi à euh, de développer la jeunesse et développer quelques groupes ensemble mmh. donc on va développer euh, voilà et... d'ailleurs Oui. tant qu'en tant qu'on y est passer un message alors on essayer euh, des artistes vraiment qui requeaimerait chanter euh, se produire euh, bon pas sur scène parce qu'on peut pas mais enregistrer des morceaux ou vraiment voilà vraiment vivre faire de la musique contactez nous on est ouvert à tout projet de pou tout, tout, tout artiste euh, on a besoin de ça on a besoin de, de, de, de produits euh, d'artistes d'artistes vosgien ouais. on a envie d'avoir aussi euh, Euh, nos artistes d'ici dire que voilà une fierté fierté départementale régionale. C'est ça. Donc là je me suis dit qu'on s'est dit quelques Mousse on va développer ce côté-là ici. Donc c'est-à-dire qu'on lance un appel à tous les artistes qui veulent vraiment contactez-moi pour tous les comme comme vous voulez. Instagram sur le sur ouais. le compte Airplay sur le mien ouais. euh, par par euh, les par le pigeon si vous voulez avec des mots ouais. comme vous voulez, signe de fumée. On est vraiment on est vraiment ouvert, est on vraiment donc on vraiment ouais. ouvert donner la chance, voilà. Et en fait, on a tout, tout à toute à toute esthétique, tu vois. Oui. On n'est pas on est pas bloqué, tu connais et tu joues il y a du blassau, il y a pas trop, il y a du rap, il y a du il a du rock, il y a, il y a du reggae. Ouais. Donc voilà, c'est voilà, donc nous, nous on a vraiment envie de structurer, structurer correctement les artistes, je sais qu'on le fait vraiment en collaboration avec la rivière sur beaucoup de, beaucoup, oui. beaucoup de points communs là. Et donc voilà, on a envie de aussi de, de pouvoir accompagner des vrais projets euh, de pouvoir les amener loin, très très loin avec nos expériences. Mmh. Ouais. et donc euh, voilà de leur donner aussi euh, vraiment une bonne ligne euh, un bon axe voilà et c'est très très important pour nous je sais que dans les va' ai on est on est souvent considéré comme reculé mais avec des <rire> acteurs comme nous on, on, on a envie de mettre en avant Ces artistes ça ne peut que grandir heures voilà, faut pas qu'il faut pas qu'ils aient peur qu'ilssitent qu'ils hésitent, qu hésitent. faisons-le Voilà. ça évite de ouais mais je vais partir à Paris dans des marchands pour chanter ouais. tu peux le faire ici ah, ouais, ouais. c'est fini maintenant Paris c est, c est, c est, c est, tu peux tout faire ici travaille bien correctement et ensuite c'est Paris qui viendra à toi tu vois, mais ouais. carrément là, maintenant avec toutes nos technologies en plus on oui. peut faire ici mmh. et puis vous serez super bien accompagnés bien sûr euh, ouais. avec euh, tous les deux là euh, j'imagine que ça doit voilà ça doit ouais. dépoter ouais, plus oui. le maestro plus <rire> le maestro Dorian eh oui que l'on en masse, ah, ouais. bien sûr le magicien Ouais. C'est son non il paraît C'est bientôt le moment de se dire au revoir Qu'est-ce yes. qu que s'est passé vite Cette ah ouais, émission incroyable temps, bon. ah ouais. euh, Juste avant une petite info quand même En passant, hein, celle de l'équipe de la médiathèque De la Porte des Vosges Méridionales Qui nous propose une exposition de photographie animalière Ils vous donneront euh, rendez-vous Autour d'une série euh, tirée de l'album Noisette et la mésange bleue Visite, lecture et échange sont au programme C'est tout public et entrée libre euh, Du mardi 26 janvier au samedi fin février A Remirmont est dans la même veine, cette info de la ville de remiremont Flânerie, la photo réchauffe les rues. Pour remplacer la semaine de la photographie, ben, qui a pas pu avoir lieu, vous allez découvrir ces prochains jours de magnifiques photos dans les rues de remiremont visibles jusqu'à la fin février. Euh, voilà, environ 80 photographies de Christian Fner, Benoît Outré, Terre discrète, Romain milotte et j'en passe. Il n'y aura plus qu'à flâner sous les arcades, autour de la mairie et de l'église, dans le jardin du musée Freirie, autour de la médiathèque et au marché couvert, à part du 1er février, à se laisser réchauffer un peu le cœur devant ces touches de beauté, mais que de poésie, mon Dieu. Merci, auditeurs, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Cette émission, eh bien, elle sera rediffusée vendredi à midi et sera podcastée dès cet après-midi sur notre page et notre profil Facebook Gameozo. Merci, euh, Jessie, merci, merci Mousse euh, d'être venu dans l'odeur du son C'est moi, c'est moi J'espère que vous avez passé un aussi bon un aussi bon moment que moi euh, Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite Ah, je les ai pris au dépourvu là <rire> Je dirais santé, bonheur et foi Ouais, ouais. ouais. Ok, ouais. Mousse t'es d'accord ouais, Pareil, moi la santé, prenez soin des vôtres profiter d'être en famille profiter de ce que la vie nous donne profiter de ces petits instants on sait que vraiment quoi, voilà, là, on a besoin et voilà là où il y a une petite brèche de bonheur allez-y carrément n'oubliez voilà. pas d'envoyer vos vidéos par 8 transferts à l'adresse que je vais Ça. remettre avec le podcast de cette émission pour participer à ce super clip euh, sur ce nouveau titre de GLC si Matador je suis blasé lundi prochain pas d'odeur du son je serai en formation voilà je peux pas être partout mais je te prépare mmh. un bon programme pour lundi euh, 1er février merci beaucoup Big V d'avoir participé avec ton super slam comme d'habitude, j'ai hâte de te retrouver pour la prochaine fois. J'en profite pour souhaiter bien la bienvenue à Jean hein, qui euh, rejoint l'équipe de Radio Guémoso en service civique. Petit clin d'œil. Euh, prends bien soin de toi, auditeur, et prends soin des autres. Pas de générique. Tiens, j'ai envie de relancer ce son. Je suis blasée. Mmh. Merci beaucoup. Merci. A tous et euh, à très très bientôt. Merci. Ouvre-feu imposé, les spectacles annulés Je me prépare pour mon TikTok car j'ai pété ma télé Le Covid fait tout fermer, mais c'est même mecs qui trinquent C'est pas l'argent du vaccin qui va combler le trou de la sécu J'suis blasé, j'suis blasé de faire des attestations Il des attestations Ils verront l'air pour peut-être la elle Et on a mal, elle achait moi les pas sans ma solitude